Phonétique. Activité 8a un, trois, trois jours, trois heures, deux, neuf, neuf jours, neuf heures, trois, onze, onze jours. Onze heures. Quatre, sept, sept jours, sept heures, cinq, huit, huit jours, huit heures, six, six, six jours, six heures.